Le lendemain de cette mort, Eugénie trouva de nouveaux motifs de s'attacher à cette maison où elle était née, où elle avait tant souffert, où sa mère venait de mourir. Elle ne pouvait contempler la croisée et la chaise à patins dans la salle sans verser des pleurs. Elle crut avoir méconnu l'âme de son vieux père en se voyant l'objet de ses soins les plus tendres. Il venait lui donner le bras pour descendre au déjeuner. Il la regardait d'un œil presque bon pendant des heures entières. Enfin, il la couvait comme si elle eût été d'or. Le vieux tonnelier se ressemblait si peu à lui même il tremblait tellement devant sa fille que Nanon et les Cruchotins, témoins de sa faiblesse, l'attribuèrent à son grand âge, et craignirent ainsi quelque affaiblissement dans ses facultés. Mais le jour où la famille prit le deuil, après le dîner auquel fut convié maître Cruchot, qui seul connaissait le secret de son client, la conduite du bonhomme s'expliqua. Ma chère enfant, dit-il à Eugénie, lorsque la table fut ôtée et les portes soigneusement closes, te voilà héritière de ta mère et nous avons de petites affaires à régler entre nous deux. Pas vrai, Cruchot? Oui. Est-il donc si nécessaire de s'en occuper aujourd'hui, mon père Oui, oui, fifille. je ne pourrai pas durer dans l'incertitude où je suis. Je ne crois pas que tu veuilles me faire de la peine. « Oh, mon père !»« Eh bien, il faut arranger tout cela ce soir. »« Que voulez-vous donc que je fasse ?»« Mais, Fifi, ça ne me regarde pas. Dites-lui donc, Cruchot. »« Mademoiselle, monsieur votre père ne voudrait ni partager, ni vendre ses biens, ni payer des droits énormes pour l'argent comptant qu'il peut posséder. Donc, pour cela... » il faudrait se dispenser de faire l'inventaire de toute la fortune qui aujourd'hui se trouve indivise entre vous et monsieur votre père. Cruchot, êtes-vous bien sûr de cela pour en parler ainsi devant un enfant Laissez-moi dire, grandet. Oui, oui, mon ami, ni vous ni ma fille ne voulez me dépouiller, n'est-ce pas, Fifi Mais, monsieur Cruchot, que faut-il que je fasse demanda Eugénie impatientée. « Eh bien, dit le notaire, il faudrait signer cet acte par lequel vous renonceriez à la succession de madame votre mère et laisseriez à votre père l'usufruit de tous les biens indivis entre vous et dont il vous assure la nue propriété. »« Je ne comprends rien à tout ce que vous me dites, répondit Eugénie. Donnez-moi l'acte et montrez-moi la place où je dois signer. » Le père Grandet regardait alternativement « L'acte et sa fille, sa fille et l'acte en éprouvant de si violentes émotions qu'il s'essuya quelques gouttes de sueur venues sur son front. — Fifi, dit-il, au lieu de signer cet acte qui coûtera gros à faire enregistrer, si tu voulais renoncer purement et simplement à la succession de ta pauvre chère mère défunte, et t'en rapporter à moi pour l'avenir, j'aimerais mieux ça. Je te ferai alors, tous les mois, une bonne grosse rente de cent francs, Euh, « Vois, tu pourrais payer autant de messes que tu voudrais à ceux pour lesquels tu en fais dire, hein Cent francs par mois, en livre. »« Je ferai tout ce qu'il vous plaira, mon père. »« Mademoiselle, dit le notaire, il est de mon devoir de vous faire observer que vous vous dépouillez. »« Mon Dieu, dit-elle, qu'est-ce que cela me fait »« Tais-toi, Cruchot, c'est dit, c'est dit !» s'écria Grandet en prenant la main de sa fille et y frappant avec la sienne. « Eugénie, tu ne te dédieras point, tu es une honnête fille, hein ?»« Oh, mon père !» Il l'embrassa avec effusion, la serra dans ses bras, l'étouffé. « Va, mon enfant, tu donnes la vie à ton père, mais tu lui rends ce qu'il t'a donné. Nous sommes quittes. »« Voilà comment doivent se faire les affaires. La vie est une affaire. »« Je te bénis, tu es une vertueuse fille qui aime bien son papa. Fais ce que tu voudras maintenant. » « À demain donc, Cruchot » dit-il en regardant le notaire épouvanté. « Vous verrez, a bien préparé l'acte de renonciation aux grèves du tribunal. » Le lendemain vers midi fut signée la déclaration par laquelle Eugénie accomplissait elle-même sa spoliation. Cependant, malgré sa parole, à la fin de la première année, le vieux tonnelier n'avait pas encore donné un sou des cent francs par mois si solennellement promis à sa fille. Aussi, quand Eugénie lui en parla plaisamment, ne put-il s'empêcher de rougir. Il monta vivement à son cabinet, revint, et lui présenta environ le tiers des bijoux qu'il avait pris à son neveu. « Tiens, petite, » dit-il d'un accent plein d'ironie, « veux-tu ça pour tes douze cents francs ?»« Mon père, vrai, me les donnez-vous. »« Je t'en rendrai autant l'année prochaine, » dit-il, en les lui jetant dans son tablier. « Ainsi, en peu de temps, tu auras toutes ces breloques. » ajouta-t-il en se frottant les mains, heureux de pouvoir spéculer sur le sentiment de sa fille. Néanmoins, le vieillard, quoique robuste encore, sentit la nécessité d'initier sa fille au secret du ménage. Pendant deux années consécutives, il lui fit ordonner en sa présence le menu de la maison et recevoir les redevances. Il lui apprit lentement et successivement les noms, la contenance de ses clos, de ses fermes. Vers la troisième année, Il avait si bien accoutumé à toutes ces façons d'avarice, il les avait si visiblement tournées chez elle en habitude, qu'il lui laissa sans crainte les clés de la dépense et l'institua la maîtresse au logis.